Nous sommes de retour et nos résolutions pour cette nouvelle année qui est 2011 sont celles-ci. Être encore plus méchant, ne plus prendre en considération quoi que ce soit de la part des auditeurs, de se foutre encore plus de votre tronche, de faire jouer toute la musique que vous n'aimez pas, de nommer en n o m les noms et adresses de ceux qui nous emmerdent le plus, de ne plus répondre au téléphone, de jouer uniquement les pièces que nous aimons, quoiqu'on le fait déjà pas mal. De faire de faux tirages et de rire de ceux qui appelleront. Dorénavant, toutes nos émissions spéciales seront consacrées au disco. De placer une pancarte sur votre terrain disant que vous êtes un psychopathe et vous, que vous confessez 33 meurtres prémédités. Énumérer en nombre une liste de gens qui aiment le e m o Faire un spécial mensuel uniquement sur les problèmes gastriques de sinistros. e Démarrer une agence de rencontres pour nécrophiles et etc. Bref, comme à chaque année, nos résolutions se résument à ces six. À、ceci, plutôt, nous disons n'importe quoi, et c'est tant mieux! <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque notre résolution principale est de mettre de mentir. Donc, à quoi pourrez-vous vous fier dans tout ça, bande de cons? Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Because fear is our fucking business. We are undead incorporated. Because we said fucking so. Mais avant, un message de notre commanditaire. サンビゲイル Listen to you, can't, you n u s t b i seen, out there, and go grab your, and go grab your hands. Faisons exception à l'habituel et débutons cette première édition de réanimation A7 à l'aide de disgrâce 2011 avec nul autre que vos merveilleux, extraordinaires et, qui plus est, beaux、bon、b r u m e l s animateurs qui sont Sinistros et moi-même, Dr. Payne Pendragon. Happy Fucking New Year, Metalhead! Je ne vous souhaite pas une bonne année. Moi non plus. Je vous souhaite une. des plus horrifiques années 2011. Et surtout une très prolifique en matière de métal. Ah, ça, ça ne serait être qu'un souhait exaucé, mon ami. Et dis-toi qu'avec des mauvais souhaits qui sont aussi à profusion, ils ne pourraient que se réaliser puisque c'est nous qui allons faire l'année. Oui, pis u l'année a très bien commencé en frais de sortie d'album. Ah, absolument. Le dernier album de l'Agent of the Dam est tout à fait h a l l u c i n a n t qui est sorti le 7 janvier dernier. Fait qu'on ne vous le met pas ce soir parce que c'est la revue 2010, sa première partie. Tout à fait. Sinistros l'a dit.、Euh, nous débutons en ce 11 janvier par,、euh, la revue 2010. En fait, la revue va se, se commettre sur minimalement deux émissions. On s'ajustera en cours de route,、euh, si jamais il y a lieu de, d'extensionner une troisième parce qu'il y a énormément de stock qui est sorti durant 2010 et de bon matériel aussi, doit-on le dire. Ben, il y en a tellement q u il y en a possiblement qu'on va omettre. Oui, ben, en fait, euh, on pourrait pas faire une revue 2010 en passant tout ce qui était intéressant sans consacrer une année entière à faire、oh, une, une revue. Met... il fallait pas mettre, fallait pas mettre du stock inintéressant. <rire> ben, en fait,、euh, o n peut le faire, mais c'est à nos u r i s q u e et p é r i l de、Où、perdre des auditeurs. C'est ça, c'est ça. Eh,、hey, Sinistros, e、euh, bienvenue pour cette première de 2011. Ben, merci bien,、euh, bienvenue à vous aussi.、Euh, ben, vous êtes trop bon, monseigneur. <rire> oui, bien sûr. <rire> et quand j'ai dit trop bon, c'est pas p r é j o r a t i f Non, mais ce qui est le fun, c'est qu'on commence une nouvelle année,、euh, pleine de promesses et pleine de... Pleine de promesses et pleine de m e n t r i e s Pleine <rire> plein d'horreurs. <rire> oui. En fait, ce soir, on a une émission qui est une émission... standard, deux heures. Donc, jusqu'à onze heures, on va vous...、Euh... C'est vrai que c'est pas long, deux heures. Non, c'est pas long. C'est effectivement pas très long. Surtout avec le stock qu'on a à passer,、mm -hmm. surtout avec,、euh, les, les, commentaires qu'on a a p p o r t é par rapport à tout ça.、Mm -hmm. euh, Sinistros a fait un choix,、euh, ce soir qui comporte, e、euh, en fait,、euh, je dirais une dizaine de pièces.、Euh, Moi, sur mon côté huit,、euh, parce que bon, tout d é p e n d a n t du minutage. En espérant qu'on qu ne soit pas obligé de couper pour.、Euh, bon, mais on n'aura pas à couper parce que dans le pire des cas, on va les remettre la semaine prochaine. La semaine prochaine ou l'autre semaine ou、voilà. euh, l'année prochaine, finalement. Bien,、euh... c'est ce qui est bien d n la rétrospective, c'est qu'on n'a pas le sentiment de devoir amputer puisqu'on va pouvoir poursuivre jusqu'à le、ça. plus. p On u v o o i r s'est prévu pour les deux prochaines. Bien, pour celle-ci, la semaine prochaine et possiblement une troisième,、euh, ça sera C'est une option. Oui. Effectivement. Mais,、euh, allons-y,、euh, sans plus attendre avec,、euh, ce qui devrait être le contenu musical. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas un top 10, c'est pas un top 20,、ah, un top 30. Non, non, non, non. C'est,、euh, notre revue, selon nous. Ce qui est sorti d'excellent de, cette année.、Euh, Absolument. Sans aucun ordre de... de non, de, le seul de ordre qu'on a respecté, c e s t un ordre chronologique au niveau du minutage, du plus long au plus court. Ouais, ouais, ben, c'est à peu près ça, <rire> Mais pas même pas, non. b e e Mais il n'y a pas question du meilleur au moins bon. Non, ou, non, non.、Euh, c'est dit,、euh, en fait, les choix de Sinistro, ce... Sont、euh, par thème aussi. Moi, je les ai placés comme un petit peu, comme dans le même genre de musique, un peu, l e même genre de métal.、Là. Ben, je m'en fous, ça, moi, l ce qu'elle a p faire.、Ouais. Mais,、euh, En fait, je m'en fous carrément de ce que tu <rire> Ça, racontes. c e d quoi tu dis, c'est de la m e r d e Ça <rire> l'est pas mal, oui, je dois dire. Ben, en fait. Non, c'est pas vrai. Ce serait exagéré de dire que c'est de la merde, ce que tu dis. C'est plutôt du vomi. <rire> c'est du vomi.、Euh, non, mais blague à part, les choix de Sinistros pourront à l'occasion, j e d i s à l'occasion, peut-être entrecroiser les miens, parce que bon, évidemment, on se complète beaucoup au niveau des goûts métal et de ce qu'on vous diffuse, mais il reste qu'on a des goûts qui sont très communs dans tout ça, des formations, ainsi de suite. Mais quoi qu'il en, en soit, ses choix lui sont propres et les miens aussi. Donc, à travers ça, on va pouvoir reconnaître peut-être、euh, les préférences de chacun. Ça va être difficile, mais c'est pas grave. On va essayer de. Et d'ailleurs, comme premièrement tri, nous faisons un concours ce soir qui sera de deviner quelle est le, la meilleure formation que Sinistros aura choisie ce soir et, en l'occurrence, la mienne aussi. Et comme prix、euh, de présence, on fait tirer、euh, tout court. <rire> un, cer un cercueil. <rire> non, vous faites tirer. <rire> Bref, vous vous tirer,、oui. uh, on va débuter Sinistros <rire> parce qu'on a quand même seulement、euh, deux pas heures. Grand, pas d e u r e s Juste、grand. deux heures. Oui,、hein? on a juste、Le、deux message heures. Message du passé, deux heures. Bon, <coughs> avec une formation que j'ai、euh, vraiment découvert au AVMTL cet été, qui,、euh, une formation qui vient des États-Unis, d'Amérique. Pas d'Amérique. Il y en a-t-il d'autres Ça, c'est les États-Unis de France. Les États-Unis de France, ou avec leur, e、euh, u leur premier ministre. Oui, les, c e s t ç a、euh, l a f o r m a t i o n Eye on Fire, qui donne dans un, je dirais, un death and roll, assez intéressant. Live, c'est vraiment hallucinant pour un trio. Là, je dois dire que c'est absolument plein. Et c'est tiré du dernier album, bien entendu, qui est paré en 2010, Snakes for the Divine. C'est un très bon album. C'est assez hors du commun comme métal, parce que c'est un peu plus minimaliste. Mais,、euh, j'aime beaucoup ce qui s'en dégage, et puis je ne parle pas ici de ton odeur. Non, ben, je vais prendre ma douche pour me partir. Fait i l n'y a pas de problème. T'aurais peut-être dû en prendre deux. Ah, peut-être. Ou peut-être que tu devrais en prendre une même présentement aussi. Ben, peut-être. Je verrai s ça en a l r i l C'est à voir. Donc, allons écouter Iron Fire, la pièce de Frost Hammer. On suivra avec une formation allemande que je sais, Sinistros m'a fait découvrir, décou découvrir, euh, je dirais aux deux tiers peut-être、euh, de l'année 2010 et que je sais qu'il aime beaucoup, le Vision Blake. Yeah. Yeah. On est en Overkill et Exodus. Et par la suite, on se retrouvera pour、euh, quelques petits commentaires farfelus. Allons-y! Watch it g done to the rhythm of the right day w a s c h watch You're gonna see Paul Paulin every day w a h watch Everybody loves a p a r a d e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 Hey, J'ai juste d'aller chercher ma carte de m e m b r e a l l o stop au 30 ou des forges. Génial, je m'en vais m'en chercher une. Avant d'aller la chercher, il va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. a i d e z l'environnement tout en économisant. Covoiturer. Allostop, vert depuis 1983. C'est fou dans vos oreilles. 89, 89, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 9 9 21h34, et on ne fait que commencer. N'oubliez pas que c'est cette année que Réanimation fêtera son dixième anniversaire. Pis ça va être une très belle année, hein. On va voir,、euh... Ben là, t'écouter parler, je suis plus sûr, là. Ça va être une très belle année. Non, ça non, veut dire tu sais, qu'il faut se r e n d i e toute l'année, moi, là. Très belle année dans l'horreur et... Il est frisson d'orceau. Oui. v à、voilà. Non, effectivement, Réanimation fêtera,、euh, au courant du printemps, sa dixième année d'existence. Donc, nous allons faire,、euh, toutes sortes de... De festivité pour ça, comme je vais immoler、euh, Sinistro sur la voie publique par le feu. Mais, mais... dis-le pas, c'est une surprise. Mais en fait, c'est pas vrai, je vais t'écarteler. a ah, a <rire> Même moi, je le savais pas. s n a p Tu vois, c'est toute une surprise,、hein? Oui. Tu vas être le <rire> clou de la soirée, <rire> puis tu savais même pas. C'est toi qui vas avoir la surprise.、Ah. C'est toi qui vas avoir les clous dans la soirée. o <rire> oh! 12 pouces, 12 pouces. Oh, minimum. Et bien rouillé à souhait. Oui. Il faut s'assurer que tout s'infecte correctement. Mais j'ai pas,、euh, pas de vaccin contre le tétanos, pour qu'on é comme... c o u e C'est、okay. encore mieux. euh, je vais probablement t e v a c c i n e r mais pour accélérer le processus.、Euh, on vient d'entendre la formation. Ah,、oh, je dois dire,、euh, d e m b l é e q u e malheureusement, vous n'entendrez pas cette semaine la formation allemande de Vision Bleak parce que, e u j'ai pas pris le bon disque. Non. J'ai pris, pris l'album. Le... Avant, qui... avant, oui. Donc, évidemment, c'est pas 2010. Donc, ce sera la semaine prochaine, mais ce n'est que partie remise. À l'instant, nous venions d'écouter la formation américaine <rire> Exodus Sinistrose va mourir ailleurs. Oui.、Euh, donc, Exodus, c'est la pièce March of the Sycophants que l'on retrouve sur le dernier album. Évidemment, ce seront tous les derniers albums. Mais <rire> pas les deux. Pas le choix. Tôt, On ouais, pas、ça. le choix, L'album étant Exhibit B de Human Condition qui est paru sur Nuclear Blast. Euh, je l'ai dit, je pense, avant qu'on quitte pour la période des fêtes.、Euh, plus j'écoute cet album, plus je le trouve bon. Je découvre des aspects qui, initialement, ne sont pas, peut-être pas évidents, mais je trouve que c'est un très bon album. Possiblement moins bon qu'exhibit E, mais par contre, c'est quelque chose de très bien. Juste à part avant, nous avions encore une fois une formation américaine qui porte le nom de Overkill, des vieux routiers du、euh, trash metal. La pièce étant、e、Iron Bond. qui est aussi le nom de l'album, cette dernière parution, euh, qui, e s t sur l'étiquette Nuclear Blast. Et nous avons ouvert avec Iron Fire, c'est un festival made in USA, décidément. e、euh, t la pièce de Frost Hammer, que l'on retrouve sur Snakes for the Divine, qui est parue sur E1 Music. Et je rappelle que j'ai découvert cette, cette formation américaine au EVMTL,、euh, l'été dernier, et que j'ai été,、euh, très enchanté d'aller voir. C'est surprenant de voir un simple trio prendre autant de place, alors qu'on peut voir des formations qui sont des fois des cinq, cinq six, pis、ouais, euh, qui donnent pas le p l u e a c tu te、dates. rappelles de c r i s i o nos BMO qu'on avait vus la Trois-Rivières, t'avais l'impression que c'était un, une, une armée. armée exactement,、ça. exactement. Je pense qu'il y a des musiciens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas.、Mm, C'est ça. Euh, en fait, ça n'enlève rien à ce que. C'est sûr et certain, quand t'es g u é r é en frais de matériel, ça aide aussi, là. Oui, tout à fait. Mais il reste que je pense que tout, tout est une question d'attitude sur scène. C'est clair. Une question de charisme, une question de. de pas nécessairement d'avoir un échange, d'entamer des discussions avec la crowd, mais de leur donner l'impression qu'ils sont importants, Et que c'est toi qui as le contrôle, absolument, absolument, absolument. Bref, c'était mes trois premiers、euh, choix pour.、Euh, puis on arrête ça là. Salut. Bon, mais à la nuit. Je t'ai fait travailler pour rien parce qu'on ne pensera rien de tes choix. Non, je le sais, on tombe, ah,、euh, ah, on tombe sur un autre style cette année. C'est vrai? Ah non? Ah, non, Ah oui, c'est vrai. C'est des、oh. spéciales discos qu'on、bon, va i r l'avait dit? Oui, oui. Disco, ouais, ça, ça va être hot. e <rire> Oui. <rire> J'ai hâte de voir comment tu vas faire pousser ton afro, toi. <rire> <rire> J'ai hâte d'avoir ta boule à miroir, hein. Ah, tu pourrais, tu pourrais rester s u p e r Tu vas voir, mais je te la saque sans tête. Oui. Hey, s i n i s t r o s c'est à ton tour de nous présenter tes, tes farfeluteries. b e n oui, mes farfeluteries, comportent dans le premier bloc cinq formations de cinq nationalités différentes. Bien u i C'est ce que cherché, toi, en a f f a i r e C'est le fun, c'est bien、ouais. le fun. Mais ça, ça se ressemble, b e n ça ne se ressemble pas, mais ils ont tous des points c o m m u n s Ben, là, fais-toi une idée, ça s'en ressemble, ça s'en ressemble. Ça pourrait faire un Christy de Bombille, l en spectacle, mettons, Ça、okay. pourrait être très bon, ça.、Okay. Euh, ben, j'ai choisi,、euh, la, la, très grande formation, même si ça fait pas longtemps que ça existe, t r i p t y c o n Ah, ben, avec. Anciennement、euh, Celtic Frost. Tu, ben, s'entend que ça fait pas longtemps que ça existe, mais le meneur, le leader, oui. Oui. A de l'expérience. p i s avec un album qui dégage. Un album.、Euh, Absolument. C'est pas mal dans le top 10、euh, général Général Tao. Général, c'est ça.、Euh, ça. Écoute, t'as entièrement raison.、Ouais. C'est un album qui a énormément de. Comment pourrais-je dire De m o d i t s qui se dégagent.、Ah, ça fesse dans le mythe, là. C'est vraiment, là.、Euh, c'est malsain. On peut pas, oui, c'est malsain. Puis je pense que c'est pratiquement impossible de rester indifférent à cet album-là. b e n t'aimes ou t'aimes pas. Il y a des albums qui foutent absolument rien. Oh, il y en a plein de ça. Mais、problème. ça, c'est vraiment provocateur,、ouais. à quelque part. Ben oui. Puis quand tu vois comme des, des, des bouts de vidéo en spectacle, c'est o、oh. u Oui. C'est malsain, tu as raison. Tout à fait. Ben, j'ai choisi la pièce A Thousand Lies、euh, sur l'album Éparis、euh, Terras s e Damonaise, qui est parue sur p r o l i n g Dead. Je connais ne connaissais pas ce label-là avant la sortie de t r i p t y c h a r C'est peut-être le, le peut bel label à Warrior. C'est possible, c'est bien, bien possible. Fait qu'on y va. Pis,、euh, on, Mais qu'est-ce qu'on risque d'entendre aussi dans t r v a v o i r du Sai, la formation japonaise,、euh, mm -hmm. avec leur dernier album、euh, Scenes from Hell. On aura n a k m i s t i u m avec l'album、euh, Addicts Black Metal Part 2. Keep of c a l e s s i n avec Reptilian A Spirit of the Forest, sa formation m o n t r é a l a i s e avec King of Despair qui est paru milieu décembre, qui est un excellent album. Alors, on y va avec Crypticon, Thousand Lies. It's a go.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 1 0 h 5 et vous venez à l'instant d'entendre les premiers et derniers choix musicaux de Sinistros pour 2011. <rire> L'année va être longue.、Euh, oui. C'est vrai, vrai que je vais m'ennuyer de toi à m o n donné. C'est vrai que j'ai souhaité <rire> une année horrifique à tous. Ben, Ça m a é、oui, t l u a t là-dedans. Oui, mais tu n'avais pas spécifié. Je suis comme un j i、oh oui, a n moi. Oui, un j i a n Tu pourras de la vas la la prendre deux, trois gorgées de ton gin, ben,、euh, j i a n effectivement. Mais je n'ai pas le temps. OK, tu n'as pas le temps. Euh, on vient d'entendre la formation montréalaise Spirit of the Forest、euh, avec la pièce Mystic Caves tirée du plus récent album King of Despair qui est paru、euh, le 10 décembre, je crois. Oh,、euh, c'est précis? Oui. Ça s'est marqué <rire> sur ma feuille. <rire>、ouais, c'est toi qui l'as fait, la feuille. Ok, c'est correct. <rire>、euh, c'est paru sur ProDisc.、Euh, c'est un excellent album、euh, qu'on présentera、euh, <coughs> la première émission de février. Comme on a l'habitude de faire,、mm -hmm. ben, comme、mm -hmm. j'ai l'habitude de ben, faire. Oui, c'est ça. Comme j'ai instauré la pâte courbe, e On en reparlera. Ce qu'il ne faut pas entendre. Oui, on va s'en p a r l e r puis dans, comme dans p a s l o n g je peux te le dire.、Bon. OK. c'est correct.、Euh, Alors, es on... euh, vite même, euh... t es t e u s Sinistro, tu v e u e de même. Tu dis assurance vie, toi? Non. Pense-y. <rire> c'est <'est... rire> le temps, l à c e s t un téléphone proche?、Euh, non. <rire> Avant la pause, parce que pause il y a eu, nous avons eu Keep of c a l e s s i n e Si vous pensiez que la pause c'était des tons de métal, vous détrompez vous détrompez-vous. D'accord. On a eu Keep of c a l e s s i n e avec la pièce Judgment qui est tirée de Reptilian qui est parue le 10 mai 2010. On a eu l'information. Excusez-moi. Ben oui,、hein? Je suis en. T'es en voix. En voix, oui. En voix de, de, de disparition, effectivement.、Oui, C'est ça. <coughs> On a eu la formation américaine Narmistium avec la pièce Nightfall tirée de Addict s Black Metal Part 2 qui est parue le 8 juin 2010. C'est sur c <coughs> e n t u r y m e d i a peux Tu peux-tu me dire exactement à quelle heure Il me l'a pas dit. Ah, ok. Il voulait pas. D'accord. On a eu la formation japonaise p s y avec p r é l u d e to the Oracle sur Scenes from Hell qui est parue le 10 janvier <coughs> 2010. j a n'irai pas dire que je fais pas ma job comme du monde. Hé,、hey, non, ben, tu, tu m'épates. Hein? C'est pas pire, hein? t u mes pattes, l h、ah, Puis j'ai deux, deux semaines de f ê t e d'avance, là. Moi, si. o k Mais j'ai pas les dates. o k、okay, c'est correct. Non, vous soyez i e n pouté r pâté, cette fois. Ben,、minute. ça marche. o、okay. k Puis, on a commencé. ça <rire> marche, mais je trouve ça licheux. <rire> <rire> on a、ça. commencé avec la formation t r i p t e、euh, c o n a v e c la pièce Thousand Lies sur Éparis、euh, t e r r a s s e Démonaise, qui est parue le 19 mars 2010. <rire> Ah, sinistre, ok. Il faut rendre à César ce qui est à César et t'as bien fait ton travail. Non, non, mais ça, ça va bien aller à cette heure quand je vais présenter mes albums, m'avoir une date à vous mettre dans le front. Fait que comme ça,、euh... ça, Ça promet, mais c'est quoi? T'as pris des résolutions, toi? Oui. C'est vrai? Oui.、Et、ça ben... fait partie de mes défis je t'expliquais tantôt. Ok. Bon, ben, je vais t'en donner un, moi, défi.、Bon, Femme ta, ta gueule. gueule. <rire> <rire> bon, OK, côté spectacle à venir directement dans la, cette chic région mauricienne. l e s trois verres métal présentent le vendredi 4 février prochain d è s 19h au r o c a f é l e Stage. Les formations Cryptic Halling, a e t e r n a m Ac Dam et State of m i n d C'est au coût de 10 et c'est pour tous. Donc, vendredi 4 février 19h au r o c a f é l e Stage. Toujours,、euh, ben, je crois que ça doit être sûrement être trois verres métal. C'est un peu fort, ce connerie-là, là. Bon. Euh, c'est tes conneries, je te ferai remarquer.、Ça. Oui, mais ce sont mes conneries, donc j'ai le droit de okay, les écouter. Tais-toi,、euh, Nabo. <rire> Nabo. <Codonosor. rire> Nabo c o d n o s a r Nabo, c'est roi, roi de la m i l l e Voilà.、Euh, donc, à la microbrasserie à l'affût, qui s'est située au 670 Notre-Dame à Saint-Tite, Mononc-Serge, enfin seul avec Mononc à Saint-Tite, c'est le samedi 5 février. Euh, c'est à 15 heures l'après-midi, donc c'est fou.、Et、il、ça. en coûte 15 dollars et c'est à 21 heures. C'est pour,、euh, ben, il faut avoir 18 ans et plus pour y assister.、Euh, aura café le stage samedi 26 février prochain de 19h30. Euh, Orfiction, Vortex, Calter et, et Murst. Il en coûte 10 dollars et c'est pour tous. Et déjà, les dates、euh, du 3e Metal Fest, 11e édition, sont sorties vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre, toujours à la b â t i s s e industrielle. a p p e l e z pas pour nous demander c'est quoi les bandes. On le sait pas. Non, appelez-nous pas non plus savoir s'il y a des billets à faire tirer. On <rire> n'a pas. Bon, OK. Appelez, appelez au début octobre pour tout ça.、Là. Effectivement. Ce qui nous laisse quelques mois de répit. Oui. Et on le dit bien, John. Non, on n'a pas de billets. là.、Hein? Puis on le dit bien, on répond plus au téléphone. C'est fini.、On、de toute façon, on est d afficheur. On. <rire> <rire> Effectivement, on est rendu à. C'est de la haute technologie, réanimation, là. Ben, ça prendrait ça, ça, prend ça. On ne réanime pas des c a d a r e s avec des élastiques et des bobines de fil.、Là. Ça prendrait ça, un afficheur. Eh oui.、Euh, non, on l'avait déjà. Eh oui, je le sais.、Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, donc Je le、bon, sais c pas. c é t t une blague. On ne répond pas, pas au téléphone, mais on répond seulement quand ça nous tente. C'est pour ça qu'on a un afficheur. C'est pour ça qu'on ne dit pas le numéro aussi. <rire> bon, OK. Ceci étant dit. Ah oui, je veux vous parler d'une série télévisée qui s'appelle、euh, On s'en、oui, c a l i s t e t u c'est ça, on n'a pas le temps. <rire> non. Une série télévisée qui est tissue, n en fait, c'est, qui... pas... un tissu de maçon a u s s Un tissu de maçon. o u ça ressemble pas mal à ça. C'est une adaptation de certaines nouvelles de Stephen King qui porte le nom de Heaven. C'est une série qui est en 13 épisodes et ça se veut,、euh, fantastique, mais en fait, c'est vraiment poche. Euh, C'est fantaspoche. Ouais. C'est, initialement, ça a été présenté sur le canal Sci-Fi, la chaîne, spé chaîne spécialisée Sci-Fi. Et je me suis mis à écouter ça, là,、euh, je pense que c'est, e、euh, u fin de semaine dernière. Et je me disais, bon, j'aime bien les trucs de Stephen King hein, généralement. Et je dois dire, par contre, que généralement, les adaptations, soit télévisées ou cinématographiques de Stephen King, sont pas toujours extraordinaires. Il y a quelques, quelques affaires qui sont vraiment bonnes, là. Mais, je s'entends quand, Bon, il y a un peu de laisser-aller, il y a l'escamantage, d e détail important par rapport au roman. Mais je me suis dit, ben, ça risque d'être intéressant. Ben, je peux vous le dire, perdez pas votre temps, écoutez ça, c'est pourri. Ben, moi aussi, j'ai écouté un film pourri en fin de semaine. Quoi donc? Le dernier maître de l'air. Qu'est-ce que c'est ça? De l a s Airbender. Ah, c'est pas bon, ça? C'est pourri. Ouais? C'est poche. Les effets sont poches, les acteurs sont poches, le TQ i c avec le flashlight dans le front, il est poche. Puis le titre l'est aussi. Ouais. Okay. C'est poche. C'est pas bon. Ouais. Puis moi, quand j'écoute un film poche, là. Ça, ça mérite d'en parler. Oui, ça me met en maudit. Non, écoute, c'est normal d'en avoir à l'occasion, <rire> et je dirais plus souvent qu'à notre tour de tomber sur des, des productions qui sont pas bonnes ou qui nous plaisent pas. Mais ça a l'avantage de nous faire apprécier doublement ceux qu'on aime beaucoup. Ah, c'est sûr. Ouais, bon. Parce que ceux qu'on aime beaucoup, ça vaut pas la peine d'en parler. Ben oui. Parce qu'on les aime. Mais ça, ça vaut à peine d'en parler, mais moins que ceux qu'on aime pas. C'est comme d'autres représentants d é m i s s i o n mais juste d'être une plate. Ben oui. Ben c'est le but. C'est p s u t ô t o n en parle. Réanimation, on vous l'a dit. On s'arrange pour toujours à être pire d'émission en émission. émission. C'est cela. Et on le fait très bien. Attendez mon prochain bloc. <rire> ben, ouais, ça me fait peur un peu.、Si、oh,、okay, que oui. Non, ça va être bon, ça. <rire> non, ça va être bon, ça. <rire> fait que tu ne passeras pas. <rire> o、okay, k、euh, Maintenant, euh, on tombe à ma deuxième section de choix. e、euh, t on va entendre cette fois-ci, ben, je pense, théoriquement, je les ai tous. <rire> j e s p è r Je me suis、oh, trompé de je suis un valise. Peu pour ces des fois, je me suis trompé compris, de、là. valise. Non, je les ai tous.、Oh, c'est correct. Oui. Bon, OK. Donc, on va commencer avec la, ben, en fait, je dois dire, c'est, je pense que c'est la formation qui m'a le plus marqué en découverte cette année. C'est pour ça que tu tombes en bas de ta f a i z e hein? Pas rien qu'en bas de la mienne, en bas de la tienne oh, aussi. Oh oui. Euh, formation qui vient d'Israël,、euh, que tu m'as fait découvrir, Sinistros encore. Ben, c'est pas mal à la fin de l'année.、Euh, ouais, effectivement, c'est sur les derniers, les der derniers milles de m i i e r s Effectivement. Formation Merlekesh.、Euh, écoute, je ne connais que cet album-ci qui porte le titre de, des Epigenesis. De、euh, mais par contre, j r i e c u e i l l e t o i d a u t r e d'avant. J'ai vérifié.、Oh, les、aussi. autres albums sont, sont, s o n u i sont disponibles, mais,、euh, généralement, sont assez chers. Euh, ben, ça je... vient de loin.、Hein? Ben, oui, j'en ai vu comme à 50$. Ah,、oh, c'est ça. b、bon. o Mais bon, bref, The e p i Genesis, qui est sorti sur Nuclear Blast, e、euh, s t un album très abordable,、là. Je voudrais, c'est en bas de 20$ de l'avoir. Mais c'est un album extraordinaire.、Oh, c e s、ouais, Vraiment, vrai. vraiment.、Mm -hmm. Je peux pas qualifier ce style musical-là. Il y a tellement d'éléments et d'influences qui sont autant、euh, d'instruments traditionnels arabes. Ben, de leur pays, oui, c'est ça. Effectivement, il y, a, il y a une grosse influence à l'intérieur qui fait très, je dirais, pas black metal, mais loud, dirty metal. Ah、oh、o u i c'est.、Euh, avec euh, une o r c h e s t r a t i o n en fait, des arrangements musicaux qui sont originaux. Mais, quand même, quelque chose de très, très accrocheur. Donc, on va entendre,、euh, la, la, la, la, pièce,、euh, Sacred Geometry. On va entendre du Enslave. Oh, ouais. Quel bon album, ça aussi. Excellent, effectivement. On va entendre une pièce、Allô. du dernier album de Finn Troll et du dernier album de Witchery, qui est vraiment, selon ben, moi. Ben, ça, un je très connais très pas ça.、Albums. Tu, tu me prends par surprise avec celle-là. Ben, c'est à、bon. mon tour de te faire découvrir e x c e l l e n t Donc, on y va tout de suite avec Malakesh et la pièce Sacred Geometry. b o n s o i Olivier! Hey, Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? i l y a plein de garnottes dans notre bureau? Ben, depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Rocky construisait qu notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes pis un camion de béton par semaine, tu sais, juste pour aider, je suis f i n de même. Matt, Matt, Matt, Matt, Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité c'était les crânes de cœur pis la musique? Ah, ça. <rire> ça a ben d e sens comme s i la grèce, hein? Hey, pis.、Euh,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 Pour plus d'informations, r i v e r m n a t i o n c o m barre oblique, les gorillons mains rouges. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale, au 5620 Boulevard j e a n 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. C'est fou dans, dans vos, vos oreilles. 89, 1, i l l e s o r e i l 2h40. Et pour ceux d'entre vous, tout à l'heure, carrément, qui le début de Handslave, ils vont la recommencer. é t a i tellement t en bas de la t o u n e on va recommencer. <rire> C'est plus une petite erreur technique, mais que voulez-vous? On vient d'entendre la formation f i n Troll, et la pièce,、euh, formation finlandaise, et la pièce Mott Skogarnas v a l d Ah, tu、euh. t'en viens bon, c'est pas pire. Non, non, c'est necessary... <rire> pas, c'est pas, pas bon, c'est une strose. C'est parce que ça, c'est pas trop dur à dire. Mais il y a des, y de, a de des titres, cet album-là, là, je suis là le où, recuerde, Wool,、voilà、où, je sais pas, je s u claque, là, je suis là, ouais, là,、euh, on va en trouver une plus facile à dire. <rire> non, mais, c'est ma préférée de l'album.、Euh, de l'album Neville Finn, justement, qui est paru, 2010, sur Century Media. Auparavant, nous avions s l a v e effectivement, avec le Double f e t u r e Etika Odeni, qu'on a repris, <rire> ben, malgré nous, là, qu'on a repris, effectivement. C'est la pièce d'ouverture de l'album m a x i m a Etika Odeni, qui est paru sur Excellent、oh, c e x c e l l e n t album. Ah, c'est vraiment très, très bon. Bon, bon Metal Viking. C'est paru sur Nuclear Blast. On o u v r t avec m a l k e s h formation israélienne, et la pièce Sacred Geometry, qu'on retrouve sur l'album D.P. Genesis. C'est la dernière parution de cette formation. Qui est、euh, sur l'étiquette Nickerblast également. Bref,、euh, il est 22h41min. Et juste une petite parenthèse sinistro, si tu me le permets, p u s i tu ne le permets pas,、euh, c'est pas grave. OK, on va dire.、Euh, J'aimerais、euh, saluer spécialement、euh, toi. Passe-partout. Oui, <rire> Passe-Montagne aussi. Mais Passe-Caro, r t'es plus que. <rire> oui, puis il passe par là aussi. Oui, il passe par là. Euh, je voudrais dire, u、euh, n e salutation à Wellborg Tower, qui,、euh, va entreprendre sa collaboration pour la deuxième année avec Réanimation, avec probablement au cours des prochaines semaines, j'imagine,、euh, ce qui devrait être un tribute aux,、euh, aux artistes métal qui sont décédés. Et qui, qui ont marqué la scène. Excellent. Donc,、euh, c'est à venir. Donc,、euh, Tower, we salute you. Et bien sûr, nous saluons tous nos auditeurs qui sont fidèles depuis, euh, euh, les dernières années. Ben, les dix dernières années,、euh... j e n e sais pas si on en a depuis les dix dernières années, mais <coughs> si c'est le cas, tant mieux. On vous remercie. On vous promet encore une année pire que les précédentes. Ce, c e s i étant dit, Sinistro, e s comme à l'habitude, c'est à toi qu'il incombe de clore cette session de réanimation avec t e s choix. u n petit,、euh, petit bloc trash. Euh, Swashbuckle,Bonded u by Blood, Violator et Wasslum On va commencer tout de suite avec Swashbuckle With la pièce This Round's On You Tiré de l'album Cry Will Always Pay Qui est sorti en septembre 2010 sur Nuclear Blast Go! スペシャルスペシ i ルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペ o ャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペ a ャルスペシャ u スペシャルス 22h54, et l'émission tire vraiment à sa fin. C'est pas long, deux heures.、Hein? Non, non, c'est pas long. Allons, on se voit de ça en trois heures, disons. Non, on va se le voter là. OK, on se voit e trois heures. Oui, mais ça va se pas passer, passer jusqu'à minuit. Mais ça va se passer. On vient d'entendre la formation brésilienne Violator avec la pièce Uniformity to Conformity. o h Is Conformity, excusez-moi. Sur l'album,、euh, le EP Annihilation Process,、euh, c'est sur Kill Again. La date, c'est une strose. OK, la date, c'est correct. 8 mai 2010. Ah, merci.、Euh, tout juste avant, nous avons eu la formation brésilienne Waslam avec、euh, Time to Rise, tiré de l'album Time to Rise,、euh, qui est sorti le 25 octobre 2010. C'est indépendant. Very good trash <coughs> metal. b a n d Two thumbs up, guys. Ouais, ça rentre, ça rentre. Euh, on a eu Swashbuckle avec des、euh, s r o u n d s on you t i r é de Crime Will Always Pay qui est sorti le 10 septembre 2010 sur Nuclear Blast. C'est assez vite à ton goût. Ben, dis-tu, j'ai même pas eu le temps de te suivre. <rire> <rire> hey,、euh, mon Parce petit. Parce que je suis allé en deux, hein, en deux. <rire> Parce que là, non, ben, Je t'entends un... même plus. Ok, c'est correct.、Cool. Je t'écoute même plus. Allez,、ouais. tu fais, ben. i Je le sais. Euh, nous laisse, nous, ça nous laisse à peine le temps de passer une dernière pièce qui va être issue de quelle formation? Ben, ça va être issue de la formation b o n d e d by Blood des États-Unis.、Ouais. Avec la pièce Episode of Aggression tirée de Exiled to Earth. Exiled to Earth, qui est paru le 10 août. <coughs> le 10 août. Euh, bon, ben, bien, c'est, c'est la dernière pièce de cette première partie de,、euh, de la rétrospective 2010 pour réanimation. On se retrouve la semaine prochaine dès 21h pour la deuxième partie. Qui, évidemment, cette fois-ci, on, je vais vous, me rattraper en vous passant,、euh, de Vision Blake et,、euh, j'ai de, du skipper,、euh, Witchery. Mais bon, ça embarquera la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qu'on aura, grosso modo, la semaine prochaine? Ben, e ce qui me concerne, la semaine prochaine, on va avoir vite, effectivement vite, Vision Blake, on va avoir Witchery, on va avoir du Cataclysm, du Garde des Thrônes, du f a e t Factory, du Misery Index, du Sinister, lala, la, la, du Riding Christ, des... ごぼうがいい、これは、フィルト。え、で、もちろん、アセット・ウィッシ e ララ・オブ・ド・ミン・ド・ト・ o ー・エル・サ i Lacrima ・ウ t ッター・ディオム、Imperium ・ディ・ e デン e Killing Joke、Revco、Lord ・ウィッシュ・ロック・フェア・ガッツ・セプ、SODOM et a ティゼン。C'est pas de long, hein。お、ス e ートのせんの、プロシェンド、え、どうぞ、フォー・デッド・バイ・ブ・ o ード。GO!